Bismillah, alhamdulillah, wa wassalamu ala rasulullahi, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man i tabi'a Thumma Donc, nous commençons aujourd'hui euh, une série de cours euh, centrés sur un, un maten euh, en grammaire, un, un maten en la, la science de al le maten de al-Aj de son auteur Abu Abdillah, Muhammad ibn Muhammad N'Daoud Dawoud, al-Sanhaji, al-Marouf Ibn Ajaram, al qui a vécu entre euh, l'an 672 de l'Egypte et euh, l'an 723, rahimahullah ta'ala. Donc euh, pour cela, je me suis basé sur Une explication euh, brève de ce matin euh, qui s'intitule « Al-Tahliqat al-awwaliyah li'l-bali'iina fil Ta'lif, voici l'auteur « Abi Abdillah, Ahmad ibn Thabit ibn Sa'id al-Wisabi » Voilà, donc euh, on se base sur ce, ce commentaire fait par euh, cet enseignant qui est yéménite. Euh,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 Qui est une science parmi d'autres sciences de la langue arabe. On dit que les sciences de l'arabe sont en nombre de douze. ou l'arabiyah sont douze euh, sciences. Et parmi ces sciences, donc, euh, figurent euh, Al-Bayan, Al-Mahani, Al-Bala'a, euh, Al-Khat, et ainsi de suite. Et aussi, et surtout al Al-Nahou. Al -nahu.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 Euh, D'abord il y a la définition de cette science qui est un qui Un dans la langue euh, il reçoit plusieurs significations le, le, le, le mot النحو, le terme un la direction hein, le fait de s'orienter vers quelque chose euh, Par exemple on dit: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 C'est-à-dire Je me suis dirigé dans telle direction. D'accord Ou bien vers telle direction. Donc là, le verbe c'est-à-dire s'orienter vers une direction. D'accord Deuxième signification du terme, el mit on dit par exemple... هذا نحو هذا هذا نحو هذا دكتور؟ C'est dans le sens du semblable et, et, et du même modèle. C'est le même exemple, c'est le même modèle. Hada hada. Cet enfant ressemble à celui-là, par exemple. Tifl, Donc ceci ressemble à telle autre chose. Très bien donc là c'est le sens de euh, c'est à dire dans la langue arabe en tant que mot dans la langue arabe الناحو, il a ce sens et il y en a d'autres il, mm. il y en a d'autres nous on a euh, rappelé ici euh, les choses les, les, les, les sens qui sont proches du de, l'istilahi, de, de, de mm. du sens terminologique surtout le premier mm. al-qasim. c'est que الناحو, il va euh, nous orienter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 D'accord? Je traduis un peu cette définition terminologique du terme Annahu. C'est une science permettant de connaître les règles extraites de l'examen des paroles des Arabes. Hein?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 sur l'Iqrab et ta'ala. très bien. Donc là, c'est la définition de cette science dans laquelle est écrit ce Matin de Al Rumiya, qui est un Matin très bénéfique, et Allah subhanahu wa ta'ala katabalaho al-Qaboul, c'est que beaucoup de savants l'expliquent, c'est que beaucoup d'étudiants en sciences commencent par ce Matin aussi, c'est que Allah azza wa jalla a al l'Ihada al-Rajul très bien on va en venir maintenant au début. Qu'est-ce que Ibn Ajram a commencé à, à dire? Dans ce matn, il a dit Al-Kalam. Il a commencé par définir qu'est-ce que Al-Kalam. Parce que lui, donc, euh, son matn, il est basé sur l'étude de Al-Kalam. Lui, il a commencé par définir Al-Kalam.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 C'est l'objet d'études de, de an -Nahu. Hein? Lui, il a commencé par définir Al-Kalam. Al Ici, cette définition, c'est dans le sens terminologique. C'est dans le sens terminologique. Il définit maintenant le mot Al-Kalam au sens terminologique, tel que vu et perçu par An-Nuhat, les grammériens Par an les grammériens avec ta' marbouta. an les grammairiens arabes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 ou que ce soit par l'écriture, ou que ce soit par le geste, ou par un autre moyen, je me fais comprendre. Donc là je vais dire. en lui faisant un signe. D'accord? D'accord? Mais là, lorsque on parle de al kalam qui est étudié dans un nahu, on lui donne cette définition, cette définition. Al-Kalem huallafzul muraqabul mufi do wadi Wa arsa ismun wa fi'lun wa harfun zaa ja ma'na wa harfun zaa ja al kalam l'énoncé ou la parole ici c'est au sens euh, terminologique des grammairiens de l'arabe d'accord al lafd hein? al lafd mm -hmm. Alors, tja, il a commencé par dire al kalam huwa al lafd hein? al lafd c'est le son c'est le son s o n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 Que c'est clair, D'accord? al le deuxième terme c'est Al-Murakkab. Le premier terme al cest c'est-à-dire le son. Le son. I on dit Lafadatil ibilun nawa, c'est-à-dire elle l'a jeté. Et donc le même sens, approximativement, il revient Donc pour la parole humaine. Parce que donc on, sort, on fait sortir ces sons, on les dégage et on les, on, on, on, on les prononce par, par la langue. La phrase al fait c'est-à-dire elle a jeté, elle a ajouté les, euh, les noyaux, les noyaux. Donc euh, par exemple. D'accord. Donc là, Al kalam huwa l'alfazul murakkabu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 Peut-être, hein, euh, euh, euh, mm. hein d'accord Mais là, cela ne rentre pas ici chez les grammairiens, mm. parce que les grammairiens, ils vont étudier à mm. mm. C'est là où il y a le Là où il n'y a pas de tarkib, ils ne vont pas l'étudier. D'accord Ils ne vont pas l'étudier. Ils étudient eux, ils étudient al-murakkab, D'accord Nous, lorsqu'on a dit qu'on peut comprendre ce.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 Hein, si on prononce ce verbe kharaja, ou euh, si on prononce un autre terme qui est zeïdun, zeïd, hein? cela n'est pas un kalam Si on dit kharaja tout seul, ou bien si on dit zeid tout seul, ceci n'est pas un kalam Mais si on prononce ces deux mots ensemble, ça fait du khalem. D'accord On aura composé du kalam Kharaja Zahaba Amron. Naja D'accord? Donc là, Si on compose Les mots Ensemble, On va obtenir Du kalam. Et ce kalam Il est étudié Par An-Nuhat. D'accord? Mais si on prend Un seul mot, Cela euh, n'est pas étudié Par An-Nuhat. D'accord? Cela n'est pas étudié Par An-Nuhat. Parce que eux Ils vont étudier Al-Kalam. Al-Kalam, C'est-à-dire Ce qui est composé. Parce que l'auteur Il l'a défini ainsi. Il a dit Al-Kalam Wawallafzul murakabu hein?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 Et si on s'arrête maintenant, le sens, il est complet. Mm -hmm. C'est-à-dire que le destinataire, celui qui t'écoute, il n'est pas en train d'attendre euh, quelque chose de plus. Hein? Il a compris ta phrase. Mm -hmm. Mais si par exemple on va dire « Iza qamal waladou » et on se tait euh, Ton interlocuteur, il est en train toujours d'attendre la Suisse. « Iza al waladou » Quoi Qu'est-ce que tu vas faire si euh, elle Waled il va se lever hein? Si l'enfant le, il se lève Quoi hein? Parce que là, Isa c'est chartier. Euh, euh, euh, elle exprime, c'est-à-dire la condition. L ordre, l ordre, donc euh, l'interlocuteur il est en train d'attendre la suite. Il est en train d'attendre la suite. D'accord Euh, « inqama si on dit « inqama zaidun cela ne serait pas un kelam car il est incomplet sauf avec « sauf comme on a dit pour le simple mot sauf avec « taqdir » sauf si on suppose qu'entre toi et ton interlocuteur il y a eu d'autres paroles euh, ce qui fait que tu vas venir dire « il a qama euh, zayd » à lui il va devenir la Suisse d'accord mais ici Hein, cette, cette, cette phrase n'est pas complète et ce, ce n'est pas du kalam pour hein, pour les grammariens d'accord pour les grammariens de l'arabe ce n'est pas une phrase d'accord c'est pas une phrase c'est pas, pas du kalam c'est pas une, du kalam c'est parce qu'il n'est pas moufid hein, parce que là la, la, la yufidu faïdatan yahsunus Euh, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas nous dire ici, on, le, votre interlocuteur, hein, votre destinataire, il est en, en train d'attendre la suite, mm -hmm. d'accord euh, Ce ne serait pas un kalim car il est incomplet. On peut le, compl le compléter ainsi In qam ukhbiruka In o ursulu ilieika, abraço fi talabika. Je vais donc t'informer. Si Zed se lève, je vais t'informer. Pour que tu, par exemple, étudies avec lui. D'accord? Très bien. Donc là, il a dit, Al-Kalam هو l'afzul murakabul mufidu bil wadi. Bil wadi, le quatrième terme, de définition de Al-Kalam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 Euh, S'il va dire par exemple euh, hein, les grammairiens vont se dire ce, ceci n'est pas de l'arabe parce que tu as inversé, elle doit venir en début. D'accord? Mais nous on comprend le sens, mais cela ne veut pas dire pour autant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 Et ton interlocuteur n'est pas en train d'attendre quelque chose de plus. Bilwad'i, c'est-à-dire selon euh, le canon et, et, et, et la mesure et la règle et le modèle de la, la parole arabe. Bilwad'i l'arabi. D'accord Prenons l'exemple des phrases de l'Aðan. Lorsqu'on entend l'Aðan, il y a des phrases là-bas. Il y a des phrases. L'Al-Fad. C'est autant de phrases Allahu akbar, Allahu akbar Aśhadu an la ilaha illallah Aśhadu an la ilaha illallah hein? Hatta nihajata l-adhan D'accord mm. Donc, ces phrases Sont toutes des paroles hein? Lafd hein? Mm. Ils sont composés hein? Ils sont composés Muraqab mm. D'accord Et ils ont une signification mm. Chaque parole a une signification D'accord mufid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 Ou dans les paroles des gens de science, et ainsi de suite, ce sont des paroles qui, qui sont conformes avec ce que nous sommes en train d'étudier. sont conformes avec ce que nous sommes en train d'étudier, c'est du calam. C'est du calam. C'est du calam. Très bien. Al-Kalam, euh, la parole en arabe est de trois types. D'accord Lui, il a dit D'accord <titrage> الكلام، la, la, la parole en arabe, est de trois types. Ceci est l'objet d'accord chez les grammairiens. Il n'y a pas des grammairiens qui sont venus dire non, on, nous on va subdiviser autrement. Non. تتبعوا الكلام العربي فوجدوه لا يخرج Alkalamu kulluhu fi majmou'ihi laikhrujan telat aksan. Lorsqu on regarde toute la parole, toute la langue arabe, elle est soit des asma'', soit des afa'', soit des forów. Elle ne sort pas de, de là. Il n'y a pas une quatrième catégorie. Une, une quatrième catégorie. donc Par exemple, en français, on parle des parties du discours. et Il y a donc différentes typologies. Il y a une typologie en neuf catégories, il y a une typologie en huit catégories, il y en a qui...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 Ibadatun, dinun, توحيد tout cela sont des noms, ce sont des Parce qu'ils contiennent un sens sans être relié à un temps. Ma ala wa lam bi D'accord? c'est pour le distinguer déjà du verbe et du harf. Et Déjà, lorsqu'on dit la myrtille, bisemène, donc ça, ça, ça, le verbe, il ne peut pas se passer de bisemène. D'accord C'est pas comme en français, l'infinitif, il se passe du, donc de de la temporalité, du temps, parce qu'on dit chanter, c on ne sait pas est-ce que c'est au passé, est -ce que c'est, l'infinitif. Le verbe arabe, non, on l'exprime, on l'exprime déjà dans allemand, Hein, on dit Zaraba, c'est dans le Mahdi Déjà il prend, c'est à dire zaman al mahdi d'accord? Euh, al harf on dit euh, comment l'isme il se distingue de, de al harf aussi? Parce que al harf il, il, il, il a un sens mais, par, mais particulier qui n'est pas complet, qui n'est pas complet, non pas comme l'isme. L'isme il a un, un, un, un sens complet. Lorsqu'on dit qalamun, tu comprends qu'est-ce que cela veut dire? Mais lorsqu'on dit « hell, tu, tu comprends seulement que c'est un harf de « istifham qu'on peut employer dans telle phrase par exemple. D'accord Mais lorsqu'on dit « kalamun, ton esprit va vers un objet précis. Lorsqu'on dit « Daron », ton esprit va vers un objet précis. Mais lorsqu'on dit « hal il prend seulement un sens qui n'est qui est, qui, qui pas complet. Yadullu ala ma'nan juz'i. La yachudu ma'nahu illa biqtiranihi fiil jumla. Illa biqtiranihi fiil jumla. Illa biqtiranihi bi kalimat ukhra. D'accord? Donc, el ism ma dalla ala ma'nan fiil nafsihi walam yakhtarin bi zaman. D'accord? El fiil, c'est un mot qui contient un sens en lui-même, aussi, et il est relié à un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 Hein, que dans le futur. Parce qu'on donne un ordre, c'est pour que ce soit réalisé hein, dans le futur. Très bien. Par exemple, Qama Yakumo, Kham. Kama, c'est dans le passé. Yakumo, c'est maintenant. D'accord. Kham, c'est donc on lui donne comme ordre donc de se lever. Hein, le verbe se lever. D'accord. Uh, Ta'allama hmm? Yata'allamu Ta'allam D'accord Istagfara Yastagfiru Istagfir D'accord uh, Et là uh, J'ai essayé de donner des exemples où il y a qama C'est un euh, verbe composé de, de Trois euh, Lep L'autre il est composé De quatre Plus chedda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 C'est qu'il a un sens en lui-même, parce que lorsqu'on dit qama vous, vous faites le sens de qama Qu'est-ce que cela veut dire kama Et aussi, il est relié à un temps, parce que le verbe arabe, il est relié à un temps. Ce n'est pas comme le français, comme on a dit, ou l'anglais. L'anglais aussi, on dit uh, to eat, uh, to be. Uh. D'accord. Donc là, c'est l'infinitif. C'est une forme qui est infinitive qui est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 D'accord Mais, euh, comme je vous ai dit, il est préférable de garder « harf ».« Harf » dans la langue, c'est « tarafushé ». Lorsqu'on dit « harf ul maïda », c'est l'extrémité. « Harf ».« Harf », comme Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit euh, mm. «». C'est-à-dire... Euh, Peut s'en faut qu'il délaisse c'est-à-dire sa foi et sa religion Peu s'en fout, c'est-à-dire qu'il n'est pas qu'il n'est pas sur une place qui est forte et solide et donc il est c'est-à-dire sur une base solide Donc là c'est Al harf, c'est l'extrémité c'est le bout d'une chose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 Il a dit, euh, qu'est-ce qu'il a dit dans, dans euh, ça va venir donc euh, la, la définition, dans la définition de « al-harf »« Ma la yaqbalo al-alamata al-ismi wa la al-alamata al-fi'il fil D'accord, et comme a dit euh, un autre grammairien aussi, « wa al-harfu ma laissa lahu alama » ala Al-hariri aussi, un autre de la grammaire, il a donné On va le rappeler, cet exemple, parce qu'on va le citer ici dans ce cours. là, ça montre quoi, la faiblesse de al-harf. Comme on a dit tout à l'heure, il a un sens, mais très infime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 Lem, lem, c'est-à-dire qui signifie la négation et qui implique un jazm, d'accord? Lem, d'accord? La négation. Lem fhem, par exemple, si on ne comprend pas, on va dire lem fhem, lem achdor, lem ajlis, lem, euh, euh, euh, yani D'accord? Donc là, euh, ça implique, comme vous le remarquez, à la fin, ça implique second, un jazm jazm d'accord? l-m d'accord? mais l ça c'est un harf, ha? c'est un harf qui implique la négation, de nier quelque chose. dire à dire f d'accord? Euh, aussi comme euh, un autre exemple de harf, fi, hein? pour indiquer euh, d'arf el makan pour impliquer le lieu, hein? pour indiquer el makan kun fi al-dari, hein? fi al-dari, d'accord? Aina ta? kun fi al-beety, fi al-dari. Kontufil Rorfati, Kontufil Esmi, Kontufil Madrasati, dobrze? Kontufil Medinati, ojej, kąda. Więc D'accord? są forufy, ale które nie naprawdę, tylko są Ale mówimy fi, to Więc to to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 HAL HADARA <try> OMARU HAL HADARA OMARU D'accord HAL, <try> c'est pour poser la question. Donc là, ce sont des chorobes. Il y a des gens de, donc euh, qui ont dit euh, qu'il ne prend un sens que dans la phrase. Et il y a des gens de science, des NOHES, qui ont dit il a un sens, mais qui n'est pas complet, mais qui ne peut prendre donc de l'ampleur que dans la que dans la phrase, que dans l'énoncé. D'accord Que dans l'énoncé. Très bien, donc euh, on continue comme ça. Il a dit, le sens de al-harf, c'est-à-dire la particule de la préposition, le sens de al-harf n'apparaît que s'il est employé dans la phrase, comme lorsqu'on dit هَلْقَامَ D'accord D'accord Est-ce que Zéid, c'est euh, le V D'accord هَلْسَافَرَ Est-ce que Bakr...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 Chorofu'l-ma'ani. Ce sont les chorofs dont il est y question ici dans la grammaire. Chorofu'l-ma'ani. Donc, hal, c'est un harf. J'ai alimana. Fi, c'est un harf. J'ai alimana. D'accord? Ala, c'est un harf. J'ai alimana. Euh, min, aussi. Et ainsi de suite. D'accord? Harf unja'alimana. Euh, c'est ce qu'on traduit par des prépositions comme hal, min, Ila, anwa, ala, Wafi, Warubba, i ainsi de suite. Donc, là, ce sont des de Al-Ma'ani. Par contre, al-Mabani, ce sont les lettres de l'alphabet. al On les appelle ou bien hija tahajri Les de l'épellation. Les lettres de l'alphabet, le tahajji, le fait d'épeler le mot. D'accord? Euh, donc le déchiffrer pour pouvoir le lire pour pouvoir le lire hein hija ou hein donc ça c'est harof qui s'appelle harof mebani qui permettent de construire les mots hein mais harof meani c'est déjà un mot harof meani c'est déjà un mot donc qui va signifier al istifham ou qui va signifier al darfia l'istifam, le questionnement, ou Adarfia, cest c'est-à-dire le, le, le lieu, hein, ou bien donc al-ghaïa, comme lorsqu'on va dire hatta, d'accord Et ainsi de suite. Donc là, ce sont des hurufs qui ont donc, déjà hein, un maïna, mais qui n'est pas euh, achevé. Très bien. Hurufs, euh, les sont bien sûr, ils sont connus, hein,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 impression et telle symbolisation ou telle chose c'est euh, plus donc, euh, dans la poésie et c'est donc euh, une autre analyse mm. mais ici dans un nahu ces chourofs n'ont pas de sens mm. donc le euh, l'ma'ani ce sont les chourofs qui ont un, un, un, un sens alors le l'ma'ani n'ont pas de sens euh, en, euh, chez les grammaires d'accord très bien Ilà dîf al-ism yârâfû bil-khafḍi wa al-tanûini wa dûkhûl al-alif wa al-lâm wa hurûf al-khafḍi, wahiyà min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubb wa al-bâʾ kaf wa al-lâm wa hurûf al-qasmi, wahiyà l-wâʾu al Donc là il a commencé par maintenant nous donner des repères pour reconnaître al-ism.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 C'est plus fort et c'est plus noble, hein, et plus noble. Donc, euh, l'isme se distingue par rapport au verbe, hein, par rapport à al et par rapport à al half par l'un de ces traits qu'il a cités, quels sont ces traits al-khafdi, wa-tanwini, wa-dukhul al, wa-huruf al-khafdi, khafdi wa al D'accord? Le premier trait maintenant, le premier trait qui est al khafdi Ha, le premier trait est al khafd Et les grammairiens de Basora, ils ne disent pas al khafd ils disent al-jar. Mais ça c'est la mésahepse fil istilah. Ça c'est istilah. Ahel al-Kufa, ils disent al, al, al khafd Et istilah ahel euh, al-Basora, c'est qu'ils disent al-jar. Euh, donc, euh, la mésahepse fil istilah. Et le Pardon Donc, euh, on reconnaît le nom, euh, euh, on reconnaît le nom El-Ism, on reconnaît El-Ism par Al-Khafd. un mot, il reçoit Al-Khafd, on sait que c'est un, que, que un, un Ism, d'accord On reconnaît que c'est un Ism, avec quelques précisions qui vont venir. Hein? On reconnaît le, le ism par Al-Khafd, c'est-à-dire qu'il accepte le kasra, par exemple, il accepte le kasra.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 Il y a des mots où le casra n'apparaît pas. Lorsqu'on dit « Moussa »,« Marar Moussa », le casra n'apparaît pas à la fin. Alors que lorsqu'on dit « Marar subi Mohamedin », le casra apparaît, même apparaît. Dit, Et sinon, le At-Tanwin » il apparaît. D'accord ?« Marar subi Feta », lorsqu'on dit « Marar subi Isa », d'accord C'est non, le casra n'apparaît pas. Hein?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 ale mais on dit par exemple jaa Muhammadun ra'aytu Muhammadan marartu bi Muhammadin ça gossewa les alamat ça gossewa la alama de al ou de nasb ou al en règle de base nous avons par exemple Zaidin hein wa ala Salimin d'accord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 Après l'Amil et qui ont fait qu'il doit recevoir une kasra, qu'il doit recevoir une kasra ou bien même recevoir parfois ici atzenuin, hmm. d'accord Selon les cas. Euh, c'est awamil c'est par exemple dans hmm. Marthubizadin, l'Amil c'est l'ba. Hmm. Amilaf il ism ladiyadi. L'ba c'est un agent qui a influencé ce ce ce ce, ce, ce ism, hein, ce ce nom. Qu'il a influencé pour recevoir At-Tanwin mm -hmm. D'accord euh, euh, euh, La même chose pour Sallam ala ala salimin L'amil c'est ala Et euh, zahab allé ilal la L'amil c'est ila C'est cet agent, est, ce amil qui est, euh, qui l'a produit hein, qui produit cette kasra, qui produit, c'est-à-dire ce athar hein, qui, qui, dans le nom, hein, qui le suit il doit y avoir il l'influence c'est un c'est pour cela qu'on l'appelle amil c'est pour cela qu'on l'appelle amil donc quand le mot quand le mot euh, accepte al-kasra on, on apprend que c'est un isme hein, quand le mot accepte al-kasra on va revenir sur, sur, sur cela pour euh, préciser cela parce que ce n'est pas apprendre euh, comme, comme cela on va venir, revenir juste pour une petite précision e uh, donc là al khafd il a dit al ism ya'rafu bil khafd ha wa at tanwin ha al ism ya'rafu bil khafd al ism al ghuswa ha on dit madinati dari qittati ha ça on, on on va savoir que ce ce sont là des asma mm. des asma d'accord mm. qalami ha d'accord le deuxième trait La deuxième chose par laquelle on va reconnaître l'isme, c'est Attenuin. Qu'est-ce que Attenuin tanwin dans la langue, c'est Atta Sweet. pas dans le sens des élections. c'est dans le sens de saute. D'accord On dit, ça va, ça, as dit, ça va, ça va, ça ça ça ça ça ça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 De c'est une Noun Sakina. Mm. D'accord Noun Sakina, euh... cette Noun s'adjoint à la fin du nom, de l'ism, dans la prononciation. Et elle, euh... Et elle ne s'écrit pas. Elle ne s'écrit pas dans le nom. Parce qu'on dit qalamun on le prononce, on entend ce, ce Noun. Mm. qalamun, darun, waladun.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 Muhammad et sont des mots qui ont reçu Atanouine par deux Dhamma, hein, ou par deux Fatha ou par deux kasra D'accord? Donc euh, ce sont là des Asma qui ont reçu est-ce Puisqu'ils ont reçu Atanouine on va dire que ce sont des Asma. Puisqu'ils ont reçu At règle euh, ici qui s'applique, c'est que on va dire que c'est euh, des, euh, des Asma lorsqu'on a vu que Muhammadun wa Zaidun wa ils ont reçu le qui peut être soit deux dammat soit deux fathah soit deux kasra d'accord dammatan ou fathatan ou kasratan on dit hadihi asma parce que l'auteur nous a appris que al ism yarafu bitanwin aydan ha bil Khafdi wa tanwin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 ou ils peuvent le recevoir aussi par le Fethatan ou par le Kasratin. D'accord Ils reçoivent Tanwin, donc ce sont des noms. Ce sont tous des noms. D'accord On prononce un nun Sakina en fin de mot. On ne l'écrit pas. On n'écrit pas nun sakinah lorsqu'on, dans l'écriture, on veut écrire le mot qui est mon qui a reçu un tanwin On ne l'écrit pas. On n'écrit pas Nun nun mais on va écrire al-tanwin mais on la représente par deux harakates que ce soit al fathatan ou al dhammatan ou al kasratan très bien le troisième trait maintenant et le troisième critère pour pour reconnaître quoi Al ism le troisième trait pour reconnaître le nom qui est elle ism et qu'il admît al il admit al alif wa lam et le تعبير ب al il le al Non pas il reçoit l'alif ou alif. Les euh, commentateurs de la langue arabe ils disent que, donc il, il est préférable de dire elle, D'accord Exemple. Fahima talibud darsa. Fahima talibu darsa. D'accord Fahima talibu darsa. Ces deux noms, ils ont, ces deux esma, at-talib et Adars, at les termes at-talib et le terme Adars sont des noms parce qu'ils admettent l'al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 je ne, peux, je ne veux pas vous embrouiller par quelques cas très très rares, mm. mais je vous cite qu'une fois j'ai lu donc c'est l'auteur qui est Taqiuddin Hilali rahimahullah qu'il a dit qu'il y a un poète arabe qui a utilisé elle il faut pour al al al al mm. il a dit وما ما ما ما أن تبي بال بالحكمي ال ال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 Donc On a vu jusqu'ici On a vu Al-Khafd At khafd Wa duchuli alif Wa duchuli alifu al-lam Wa chorofi al-khafdi Maintenant Chorofi al-khafdi Le quatrième khafd Est que Al-Ism Peut être précédé De chorofi al-khafd De chorofi al-khafd C'est-à-dire Dans Stelach Ahle Al-Basra aussi, c'est Choruf euh, Al-Jar Choruf Al-Jar euh, Qui font que le nom est Mahfoud Ou bien il est Majrour D'accord? Exemple Kharajtou minadari Ilal masjidi Kharajtou minadari Jarwa Majrour Ilal masjidi Jarwa Majrour D'accord? Je suis sorti de la maison Vers la mosquée mm -hmm. hmm, D'accord? Vers la mosquée خرجت من الداري دونك الجر يعمل عمل الخفضي أو الجري الكلمة التي تتليه وهي الداري ويعمل الحرف الآخر إلى عمل الجري في كلمة المسجد التي جاءت هنا مخفوضة أو مجرورة د'accord لكن عندما تقول سافرت من من صنعاء لا من صنعائي سافرتم من صنعاء إلى ile Mekkata. J'ai voyagé de Sana'a la Mec. D'accord? من min Sana'a ile Mekkata, a min Mekkata ila Sana'a. Donc Mekkata, Sana'a a à Bagdad. On va revenir dans l'azrum i On va revenir sur cela. C'est C'est Donc Mecce, wa wa gairuha اسم علم وهو ممنوع من الصرف أي لا يقبل الكسرة ولا يقبل التنوين إننا كسبت pas deux choses إننا كسبت pas الكسرة إي إننا كسبت pas التنوين وندي pas مكتي ونفي pas التنوين فوق مكة أو فوق صنعاء صنعاء مكة يعني سلسلسل سو اندي سافرت إلى مكة وليس إلى مكتي رأيت مكة وليس رأيت مكة Par contre, on dit « ra'ayto rajoulen ». Faites le « lorsque vous faites l'analogie. Mm. Lorsque vous êtes bloqué dans une situation, essayez de faire le « Vous prenez un autre « isme et vous le mettez donc dans la phrase et vous allez voir que la règle de base implique ici à ».« rajoulen »,« tiflen »,« aliman mm. ». D'accord Donc là, c'est euh, lorsqu'on dit « ra'ayto makkata » En règle de base, ça doit y avoir ten win. Mi makasa n'accepce pas ten win. Parce que c'est un memnuar minasarf. Il y a des asma qui sont comme ça. Memnuar minasarf. Kie n'accepce pas le kasra. I kie n'accepce pas ten win. Al memnuar minasarf. Vous gardez maintenant. Pour règle. C'est que le memnuar minasarf. Il n'accepce pas le kasra. I n'accepce pas ten win. D'accord. I n'accepce pas ten win. Fa huwa yurfaru bidam matin wahida. D'accord. وينصب i on samo bi نائب عن iba C'est-à-dire, il n'accepte pas kasra. Il كي le ممنوع من non pas marar sou D'accord? C'est un cas du terme qui kasra, il n'accepte pas il n'accepte pas les Obiecuje do kasra, on doit mettre le D'accord? Fawa عن anil kasra. cela. Yurfado bimada anil kasra. D'accord? o anil kasra. D'accord? Mais lorsqu'on dit. ça c'était un contre-exemple, juste pour savoir. Que ce critère, il va nous aider à ce critère qui est Khafdi, euh, il va nous, nous aider en règle de base, mais il y a le euh, as-sarf, on doit faire attention. Lorsqu'on dit Minsan euh, ça ne reçoit pas Al-Kasr, euh, on ne peut pas dire non, ce n'est pas un ism. Non, si, c'est un ism. Selon, c'est un ism qui est as-sarf. D'accord euh, Un autre exemple, Rameïtu Sahma Anil Kawsi D'accord J'ai jeté la flèche à travers l'arc par exemple. J'ai jeté la flèche à travers l'arc. Donc là c'est An. An, ça signifie attajaouz. C'est-à-dire que cela a dépassé, a traversé. Hmm. Euh, D'accord Comme ma qalnabéli s'est dit, kama yamrukous Sahmu Anil Ramiya. D'accord Comme la flèche, elle sort de, de, de son arc. Eh bien elle, elle traverse même euh, la, la, la, la proie d'accord donc là an euh, c'est à dire qu'il a dépassé qu'il a traversé c'est à dire ce sens il, il, il est dans an mais on doit l'utiliser pour que cela que ce sens apparaisse dans quelle phrase d'accord lorsqu'on dit rameet Sahman, an il donc la, la flèche a traversé l'arc ha a traverser l'a traverser l'a تجاوزته ha ou تجاوزته d'accord ha parce qu'on dit tawakkeltu ala Allah j'ai placé ma confiance en Allah ha tawakkeltu ala Allah d'accord tawakkeltu ala Allah donc là c'est le le le, le harf hmm. al-khafd qui est ala nous hadi déjà ici min wa ila wa an wa ala wa fi min tun ha Muhammadun fi ddari مثلا Muhammad est dans la maison D'accord Fi, ça signifie le lieu. Hein, ça, ça nous indique euh, donc, euh, le lieu. Ça, ça signifie mm -hmm. d'arf al-makan, euh, Mohamed est dans la maison. Mm -hmm. Wafi wa rubba. Rubba, ça a, a le sens de quoi Ça a, a le sens de At-taqlil. Hein? quand on dit, par exemple c'est à dire tu peux avoir un frère que ta mère n'a pas engendré d'accord c'est à dire tu peux trouver un frère même si ta mère n'a pas donc euh, n'a pas engendré un frère pour toi par exemple mm -hmm. tu peux rencontrer dans la vie tu peux rencontrer un frère mm -hmm. c'est ainsi que les arabes s'expriment En disant Robba c'est pour impliquer le sens de al-ukhuwa, la fraternité. D'accord Mais ici, c'est le sens de quoi de atarib Que rarement tu peux rencontrer ce genre. D'accord Que rarement tu peux rencontrer ce genre. wa On va peut-être revenir sur Robba. Donc on va revenir sur Robba sur parce que, par exemple, lorsqu'on dit Robba Akin Laka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 Ou par, ou par la capitale donc ça c'est euh, al-ba' al ça c'est al-ba' et qui est euh, ici un harf de al khafd qui va, qui va euh, impliquer l'action de al khafd dans l'ism qui, qui le suit ville maghribi lorsqu'il a fait l'amal de al khafd on va dire le c'est un ism d'ailleurs déjà il, il a reçu elle et il, maintenant il reçoit Al-Khafd, bil D'accord? Un autre exemple, parce qu'il a dit. الله Le visage du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était comme la lune. Al-Khafu na litashbi. bi Le visage du message d'Allah était comme la lune. D'accord? Donc, uh, Al-Kaf, ici pour at -tushbih. Et Al-Kaf, elle rentre dans Al-Asma, non pas dans al D'accord Non pas dans, dans al Lorsqu'elle uh, introduit al un nom, on va dire ceci est un Ism. Mm. C'est parmi les choses qui vont permettre de reconnaître uh, Al-Ism. D'accord euh, Al-Hamdoulillah, il a dit Wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Wal lamu, kondon alhamdulillah. Kondon alhamdulillah. La louange revient à Allah de droit. La louange, donc, qui la mérite, c'est Allah. La louange revient à Allah. Alhamdulillahi. Ça, c'est lam ul istihkar. Lam ul D'accord? Ou bien lam, ça implique aussi le sens de. De la propriété Lame al-tamlik Lame al-mulk uh, al Lame al-mulk Ad-daro li'ali La maison est à Ali D'accord D'accord Donc là c'est Al-baytu li'hashim D'accord C'est Lame al-tamlik Qui en est le propriétaire D'accord Ce sont là Des chorofs de al-jar Ou de al-khafd Et qui introduisent des noms Des asma' Donc là chorofs al-khafd ce sont ces chourofs qu'on vient de voir, ainsi que les chourofs de Al-Qassam, ce sont des chourofs de Al-Khafd. Seulement, ils ont une particularité, c'est qu'ils introduisent aussi le sens de Al-Qassam, le jurement. Mais ce sont aussi des chourofs de Al-Khafd, parce qu'ils vont euh, faire l'action de Al-Khafd. Les chourofs de Al-Qassam font partie de chourofs Al-Khafd, comme euh, disent les grammairiens. D'accord Lorsqu'on écoute les grammairiens. Donc, euh, expliquer donc, des moutons de ce genre, ils disent que les euh, haroufs al font partie de les الخب. D'accord Seulement, ils se distinguent par le fait d'impliquer aussi le sens du jurement. Parce qu'ils rentrent sur des esmets particuliers qui sont les esmets d'Allah. Mm. Et c'est fatigué. parce qu'on ne jure que par les noms et par les attributs d'Allah. D'accord Il y a aussi des حروف de Al-Jar qui atteignent uniquement les noms d'Allah et ses attributs. Et ce sont les mots de le jurement on dit al qasam on dit aussi al halif ou on dit al yamin al qasam ou al halif ou al yamin c'est le jurement en tout cas le jurement se fait exclusivement par ses noms et attributs comme dans l'exemple wallahi la ahduranna ma part allah j'assisterai d'accord wallahi hein ou tallahi billahi la ahduranna d'accord wallahi la d'accord billahi aw d'accord très bien. par allah il est parmi les véridiques c'est pour un autre exemple qui billahi innahu la min sadiqin billahi innahu la min sadiqin ça c'est un jurement billahi innahu la min sadiqin par allah il est parmi les véridiques tallahi in kidza la turbin. D'accord Donc, un carême aussi, on lit Il a juré, cet homme qui est rentré au paradis Il a juré que cet ami Qu'il avait cette mauvaise compagnie Il a failli hein, le, le faire perdre Par Allah, tu y as failli me faire perdre Il, a, il lui a dit D'accord euh, Donc ici, l'afd al-jalala Allah Et un ism Et la preuve qu'il est euh, un ism C'est qu'il accepte suruf al Il a accepté Wallahi Billahi Tzallahi D'accord? I on a relevé ces exemples dans le Qur'an Karim même D'accord? Donc, euh, c'est des esma' euh, des, des Puisqu'ils on, puisqu ont reçu aussi Huruf al-Qasam C'est un esm C'est un esm Il a reçu Huruf al-Qasam Cela nous, donc nous donne comme euh, conclusion que c'est un esm Et cela nous donne comme résultat que c'est un esm Uh, il va passer maintenant à Al-Fi'l. Al-Fi'l. va passer à le euh, musannif euh, l'auteur, Ibn Ajurum, Rachmanullahu Ta'ala. Dans ce maintenant qui est très bénéfique, qui a été bien accepté et bien reçu, et qui fut expliqué par de nombreux savants. Hein? Donc il a dit dans ce matin il a dit Wal-Fi'l bi Wa s'oufa, wata'it t'anithi sakina. il a dit, euh, et, pour ne pas oublier aussi, euh, ce que le musannif, il a mentionné à propos de l'ism, ce n'est pas que cela. Hein? il y a d'autres critères pour reconnaître l'Ism parmi ces, ce qu'il qu ne mentionne pas. Par exemple, euh, nida'. nida. Il accepte nida. On dit ya ali. Parmi les choses, le verbe n'accepte pas Nida, on ne dit pas Ya Kharaja, Ya Zahaba, Ya Daraba, d'accord On fait Nida aussi par l'isem, Ya Ali, euh, lorsqu'on appelle notre ami, non pas comme font les Shiites, ils, ils font cela même pour euh, interpeller le mort même, qui est Abie Talib, Nous on interpelle notre ami, euh, Ya Ali Ijlis. Hein? et non pas comme eux ils le font en, en parlant aux mort euh, Allah yahdihum ila l'islam parce que cela c'est un kufr euh, là il a dit euh, on reconnaît le verbe grâce euh, à l'un de ses signes aussi Ah, ou à l'une de ces marques, biqad. al mm. qui est un حرف, et qui est employé euh, dans le passé et dans et dans, euh, dans le présent, hein? qui, qui s'emploie avec al-madi et avec al-mudari'. Avec le passé et avec le mudari'. d'accord? Mais on ne l'emploie pas avec l'amr. On, on ne peut pas dire à quelqu'un qad ijlis. D'accord, mais on l'emploie pour le Mahdi. Adjalesa, Muhammadun. après On l'emploie avec le mudari mais on l'emploie aussi avec le avec le Mahdi. Mais on ne l'emploie pas, mais on ne pas avec, euh, al -amr. avec al Avec l'Amr. Qad, quand elle introduit, parce que les grammairiens parlent de Qad <muchembadon> comme étant du féminin. C'est pourquoi je vais euh, employer « elle » au lieu de « il ». Parce qu'on entend des grammaires bien expliquées, ils parlent de, de « de elle » en tant qu'une que, entité qui est féminine. D'accord Nous, on garde cela, hein, de nos euh, savants, alhamdoulilah, on, on, on garde cela pour ne pas les contredire hein, dans, dans cela. Euh, très bien. Donc, il dit, quand elle introduit le verbe au passé, elle désigne l'un des deux sens. « to nie małne taqqiq A o D'accord On va voir avec les exemples Qadli C'est la réalité d'une chose Et sa réalisation D'accord Qadli La réalité d'une chose Et la réalisation Que c'est un, euh, un événement Qui a eu lieu Qui s'est réalisé Et qui est certain Comme sa parole ta'ala Là, on ne peut pas douter, donc là, qad, c'est pour, maintenant, attahrik, qad aflaha al-mu'minun, d'accord? Euh, ou dans les autres exemples, dans le Coran Karim, hein? Euh, qad aflaha men zakaha, hein? ça c'est qad avec le passé, d'accord? Il, il signifie attahrik, attahrik, d'accord? qad aflaha al-mu'minun, les croyants encercent gagner, hein? i un autre exemple qad safara Amr qad safara Amr que cela a eu lieu. Kad Amr que tu y es certain et tu y es en train de parler de quelque chose hein qui est qui a eu lieu. Kad Amr qad najaha atifl qad najahat tamyiz qad d'accord hein Amr a hein? le deuxième sens que kad, euh, implique C'est ma'na al-taqrib, la proximité d'une source, l'imminence, qu'elle va se produire tantôt. Tout à l'heure, elle va se produire. Al-taqrib, l'imminence d'un événement. Comme dans la parole, قَدْ قَامَتِ, قامت c'est un verbe qui est à euh, l'madhi, euh, mm. qui est dans le zaman al-madhi. قام, قَامَتْ hein? قَدْ قَامَتِ السَّلَاةِ C'est-à-dire, اقتربت من, من أن mm. D'accord C'est-à-dire qu'elle est sur le point d'être commencée. Elle est sur le point d'être commencée. commencée. Lorsque euh, la personne qui est derrière l'imam dit Khad salah, c'est-à-dire qu'elle est sur le point d'être donnée. D'accord Et elle est sur le point de commencer. Très bien. Donc là, c'est regardez que Qad, avec le Mandi, elle a deux significations. Mana mana Elle a le sens de la réalisation d'une chose, que d'une chose allait est réalisée. D'accord Et maintenant, pour dire qu'elle est sur le point d'être réalisée. Hein? Elle est sur le point de commencer. D'accord et, et quand elle introduit, quand qad introduit al quand elle introduit le présent, elle signifie généralement le sens de qad ou qad. De D'accord qad. Signifie ici le sens de ou de attakhir. La rareté d'une chose ou bien sa fréquence. Ou quelque chose elle est rare ou bien quelque chose elle est fréquente. C'est le contexte qui permet de savoir. C'est dans le contexte de la phrase qu'on peut deviner. On va et Je vais vous demander. Lorsqu'on dit Khadian Zacho al comment on, veut, on peut traduire? Très bien, donc ça c'est le sens de « Qadiyan jahul Parce que tu vas dire « Qadiyan Kasoul. » Est-ce que tu veux dire que, que généralement la règle de base est que « le paresse euh, C'est-à-dire il passe bien l'examen ou bien pour dire que rarement il peut se, se sauver hein? Il peut donc réussir. C'est ce deuxième sens rarement il peut réussir hein? il se peut que le paresseux réussisse dans certains, dans certains cas lorsqu'on dit qual qui est l'avare euh, il peut être généreux est-ce que cela c'est pour le sens de ou dat ça c'est dans, dans le sens toujours de at taqlil 4e <rkate yom jake> directora. <gad> y Kadiyajudu, Aminaljud, Karam, mm. kad yajudu, Lavar. Lavar, Fuh, Donc, à un certain jour, il a été généreux. Un certain jour, hein? ou bien un certain moment. Un certain instant, il était généreux. À un certain moment, hein? Euh, il a euh, été généreux. D'accord? Ici, si c'est le sens de Attaklil. C'est pour dire que rarement qad implique ici, et euh, s'il avait dit, euh, le sens ne serait pas vraiment euh, clair. Mm -hmm. Mais avec l'emploi de qad qui signifie en arabe le sens de attaqlil, que cela arrive rarement, on a une vision claire sur cette phrase qu'elle est arabe et que c'est une phrase qui est claire. qad de qad et ainsi de suite. C'est-à-dire dans le sens de rarement. Hein? Et lorsqu'on dit Khadien Jaqel Mujjahid, Mujjahid. Ah c'est dans le sens de Bikasra, de At que donc euh, cela arrive fréquemment. Hein? Le travailleur réussit fréquemment. Le travailleur réussit fréquemment. Elle prend donc le sens euh, de Atzahir avec Al comme dans ses exemples. <coughs> Donc, euh, on a vu tout à l'heure Al-Madi, euh, mm -hmm. et maintenant on a vu Al-Mudari', on a vu le sens de at taqlil ou Maintenant on voit aussi qu'elle peut prendre aussi le sens qu'elle a pris euh, avec le Madi, et qui est y le sens de al Lorsque euh, Allah lui dit, علي, يعلموا, يعلموا, Il est Al-Mudari' il est euh, conjugué au présent le mudaraa zaman al hal le présent maintenant qad ya'lamu ha qad ya'lamu ma antum alayh ha qad ya'lamu ya'lamu fi'l mudari' d'accord donc ici qad implique introduit dans le dans la phrase le sens de at-tahqiq dire allah connaît, hein, allah connaît parfaitement votre situation allah qoni parfaitement votre situation qad ya'lamu ma entum Kadyialamu ladinie يتسللون minkum liwada. c'est certain. le connaît. Donc là, elle a ses deux sens dans le mahdi. Et elle a ses deux sens dans le Le sens Et le sens de D'accord? Il a dit. A sin, c'est-à-dire, un harf qui est spécifique à al-mudari'. A Al sin, on l'emploie qu'avec al-mudari'. On ne l'emploie pas avec l'amr. On n'emploie pas sin. Ce harf de l'māna, ce n'est pas un harf de mabna ma seulement ici. C'est un harf de māna. A sin, ça s'adjoint au verbe. Et donc là, ce sin, on ne l'emploie ni avec le Al amr, ni avec ni avec le passé on ne peut w dire ça je suis ça je avec le passé ou bien ça je ça on un ordre non mais on dit ça je vais je z ou bien ça il va le garçon d'accord avec le on emploie sin avec le mudare Règle, sin avec le mudare d'accord a signifia at Que veut dire at C'est Que cette chose va avoir lieu juste dans le futur proche. At-tanfis. Bimojna At-tafrij. Ba'da muhla. Ba'da wahlatin sa yakounu hada l'amr. D'accord? usrin yusra. Allah va faire qu'il va y avoir après une difficulté il va y avoir une aisance hein ça yaj'al ba'da d'accord ça signifie at-tanfis معنى ou والتفريج hein d'accord c'est-à-dire le futur proche ici c'est-à-dire en terminologie ici hein c'est dans c'est le futur proche hein c'est-à-dire le futur proche si on veut être précis on va dire c'est yaqumu zaid c'est Yaqumou Zayd Zayd va se lever hein? mais si on va dire comme on va voir avec Saufa, euh, si on va dire Saufa c'est pour un, un futur qui est loin ça si on va dire زيد, alors qu'on veut signifier qu'il va se lever dans quelques instants ça ne serait pas exact D'accord la phrase serait sur le plan de an elle est correcte mais sur le plan de la signification nous on a inversé on a employé Saufa qui implique un zamen qui est lointain, on l'a employé à la place de, de sin, qui implique le, le zamen qui va euh, avoir donc, euh, lieu juste après. Donc, c'est Yaqoumou Zaid, Zaid va se lever, donc Yaqoumou est un verbe, et Yaqoumou c'est un verbe, verbe puisqu'il accepte un sin à son début. Il accepte un sin, donc c'est un verbe. D'accord Saufa, wa sini wa saufa. Saufa c'est un harf qui concerne uniquement Al-Mudare Comme on a vu avec Sine Saufa on ne peut pas l'employer avec le Mahdi ni avec l'Amr D'accord On n'emploie qu'avec Al-Mudare C'est-à-dire le présent Mudare Venez les frères vers la langue arabe Et toujours prenez la terminologie de la langue arabe D'accord Et employez-la Et euh, impliquez-vous dans cette tâche et je, je, surtout j'ai oublié une chose qui est importante euh, celui qui, qui va étudier avec nous elle, ce, ce met il est très recommandé qu'il ait une médecin il doit avoir le médecin pour suivre avec nous tout cela pour savoir de quoi on, on parle parce qu'on assiste à un charhidan d'un la moindre des choses c'est d'avoir le maintenant sous les yeux C'est d'avoir le matne avec lui, etc. No, Talib i Al-Ilmi il, a na mouton, biha. il range ses moutons, etc. Et il a ses propres moutons sur lesquels il, il peut donc, euh, donc souligner, etc. pour, pour apprendre certaines règles, et ainsi de suite. L'essentiel, c'est de comprendre ce matne. S'il peut donc l'apprendre par cœur, tant mieux. Tant mieux. Mais l'essentiel pour nous c'est qu'ils comprennent euh, chacune de ces règles euh, correctement. Mmh. Correctement. Allah, allah. Donc là, euh, il a parlé de Asin, maintenant Saufa. Saufa c'est un harf, mmh. C'est un harf qui concerne uniquement Al-Mudari'a aussi. Et il a le sens de At-Taswif. D'accord Qui est de projeter une action dans le futur lointain. Saufa aymalu kada, mata, saufa aymalu kada, saufa aymalu wadza l'amr. On n'a pas précisé que c'est dans un futur proche. Hein? Même si les gens, il inverse, saufa, il dit saufa afe'alu kada, alors qu'il veut donc donner une promesse qu'il va réaliser quelque chose tout à l'heure. Mm -hmm. Mais saufa, so en réalité, ça implique zaman yani euh, lointain, un futur qui est lointain, sans donner de, précis, de précision. Sans donner une précision sur le temps D'accord Donc c'est un futur mais qui est lointain C'est pourquoi les gens de si science disent at Al-Taswif il est mauvais At Al-Taswif » Le fait de dire « Je vais faire, oui je vais prier inshallah. Oui je vais prier »« Prie, ya Abdullah, Allah t'a un la prière »« Oui je vais prier saufa usalli At « Al-Taswif il est mauvais » Il faut s'impliquer dans la prière Puisque c'est une obligation « D'accord euh, C'est de projeter une action dans le futur lointain. D'accord C'est-à-dire que c'est au courant de cette année. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire tout à l'heure. D'accord Zaid ira en pèlerinage cette année. Cette année, Zaid ira en pèlerinage. إلى دي السيني بقد والسيني وسوف وتاء التأنيث الساكنة تاء التأنيث الساكنة سئ تان حرف كون صار إنكم الماضي ذهبت لعبت خرجت ذاك تاء التأنيث الساكنة ذاك عندي تحجبت هند نجحت زينب Hadarat D'accord? Uh, Hind a porté le voile. Hein? Zainab a réussi. Hein? Maryam a assisté au cours, par exemple. D'accord? Donc, là, hein? Hadarat", ce sont des verbes au passé. Hein? Ce sont des verbes. Et pourquoi on a dit que ce sont des verbes hein? Pourquoi on a dit que ce sont des verbes parce que ils ont accepté ta ou ta'nit al sakina tahajjabat najahat avec ta tanith al sakina euh, hadarat hein, ils ont accepté ta tanith al sakina ta tanith al sakina ils l'ont accepté hein, en position finale le verbe il l'accepte en position finale a sa fin euh, il reçoit ta tanith al sakina najaha najahat Tachajjabat, c'est pour le féminin, c'est particulier pour le féminin. Et hadara, hadarat. Hadara lwalado wa hadaratil bintu. D'accord? Euh, ici on a dit hadaratil bintu. On n'a pas gardé sukund. Hadaratil bintu. Pourquoi ce, on n'a pas gardé sukund? Parce qu'il y a un sukund après. Parce qu'il y a il taqasakinan maksir ma sabak. comme on va y revenir, Inch'Allah. Les grammairiens, nous, euh, l'appellent ou la qualifient de sekina oui. car elle a Sukoun en règle de base. Hein, mais il arrive qu'elle change en une haraka oui. au lieu de Sukoun pour un incident comme à cause de tira oui. Sakinein. De lorsque deux euh, Sakineins vont se suivre, deux Sakineins vont se suivre, deux secondes vont se suivre, on va. Donc, on va changer le premier second en une haraka. On va changer, modifier le premier second en une haraka. D'accord euh, Lorsque deux secondes se rencontrent, donc euh, se suivent, donc euh, nous, qu'est-ce qu'on fait On va changer le premier second en une haraka, comme tout à l'heure, lorsqu'on a dit, a dit, « Hadaratil binto". Euh, Un autre exemple, Tahas hein « تحجبت hajjjabatil fatartu La fille pieuse au chaste a mis le voile. La fille pieuse au chaste a mis le voile. Quand est-ce qu'on a... Ou bien qu'est-ce qu'on a fait ici Qu'est-ce qu'on a fait ici On a changé le premier sukour. On une haraka. On une kasra. On une kasra. Regardons dans ces deux exemples aussi. Exemple. Wajat sakratu lmawti bilhaq. Wja'at sakratul mawti bil haq Wja'at ala fri ta'nit ta, sakina Donc c'est un La douleur ou bien la souffrance Ou bien l'agonie de la mort Est arrivée avec la certitude Avec la certitude hein? Mais lorsqu'on a dit aussi dans le Coran l aussi on a dit Fa'ida kubra Fa'ida kubra Quand la grande calamité arrivera J'a'ati Hein, parce que c'est suivi d'un autre d'un second, euh, euh, parce qu'il y a ce second, donc on a fait al kasra, on a changé je en une en une Qasra. bien. L'auteur Ibn Ajram, a mentionné des marques des verbes de al mahdi et de al mudari et il a omis dans son méthode puisque c'est un méthode pour le début hein, pour le début non pas un maître qui est très étoffé, c'est un méthode pour le commencement et les gens de science par pédagogie et ce grand pédagogue qui est il ne va pas tout donner en même, donc, euh, dès le début il va donner les choses graduellement petit à petit donc ça c'est un méthode qui va te, te, te permettre de te repérer dans ses règles et par la suite tu, tu peux aller vers quelque chose de plus étoffé Donc là, euh, ici, il n'a pas parlé de al-amr. Il n'a pas parlé de al-amr par exemple. Et nous, on le mentionne puisque c'est mentionné dans Al-Sharah, dans ce petit commentaire. Hein, il a omis d'évoquer ce qui caractérise f'il fi al-amr. Il a omis euh, d'évoquer ce qui caractérise f'il fi al-amr, qui, al, qui est le troisième type de f'il, qui est le troisième type de en arabe. Firedul Amr est caractérisé par deux choses. Hein? Mm. A, un petit a ou alif, il signifie at taleb il signifie at taleb, la requête, mm. hein? La, la demande. Il signifie at taleb. Mm. D'accord? Et at talab il peut se faire donc euh, égal à égal, hein? Mm -hmm. tu, tu peux demander à ton ami, ou bien tu peux demander à quelqu'un qui est euh, donc euh, plus bas que toi c'est-à-dire euh, à ton fils ou, ou par exemple euh, un directeur hein, il demande à, à ses salariés par exemple ça c'est un amr c'est-à-dire ça, ça a un sens qui, qui descend et euh, quand ce, cela monte c'est un dua, hein, un dua lorsque nous on, on s'adresse à Allah subhanahu wa hein, donc c'est un dua hein, lorsqu'on dit irfārlī ya rabbi perferlī ça c'est la forme c'est la forme de fīl al-ḥamr mais le sens c'est le sens de ad c'est le sens de euh, l'invocation très bien donc là fīl al-ḥamr il est caractérisé par deux choses hein ad talab il a le sens de ad talab hein istaqlīmīyā zaydo hein istaqlīmīyā zaydo soit droit au zayd hein et il admet e deuxième petit b il al muhataba il admi ya al d'accord on dit ihfadhi hein il admi ya al muhat al Lorsqu'on s'adresse au féminin à la fille il accepte on ne peut pas donner ya al à quoi à al madi al madi d'accord on va l'employer avec al amr faire l'ahmra amr ahdhuri ah ilabi ah ipfzi ah rajiri dorosaki et ainsi de suite donc là استقيم, istaqimi istaqim pour le pour le masculin et istaqimi hein pour le féminin soit droite Kuni mójddasan, kuni. Suya so, yeah, final, kuni. Hmm? kuni so, C'est -ctub, le ya do al-mukhataba. Fa l'amr, il reçoit cela. Ichfadi, du rusaki. Apprend ses cours. Kuni mójdasan, soj aktive. Oktubi, oktubi, oktubi. Ipra, ipra, ipra. Intabi, intabihi. Euh, comme dansa parola d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ja Maryam uknuti li rabbiki, wasjudi warka'i ma'arraki'in. C'est af'al, uknuti, wasjudi, erka'i, c'est af'al, ils ont reçu ya al-mukhataba. Donc c'est un fil de l'amra. O Maryam, euh, persiste dans l'adoration de ton Seigneur, prosterne-toi et agenouille-toi avec ceux qui s'agenouillent, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui s'agenouillent. Hein, qui font l'agenouillement et la prosternation pour Allah subhanahu wa taala, d'accord. Oui. Comme aussi euh, Allah subhanahu wa taala s'est adressé, hein, euh, donc il a euh, les mlaïka ont euh, Allah subhanahu wa taala rapporté la parole des mlaïka à à au aqnati wa surdi le Rabbik aussi euh, lorsque donc euh, cela lui a été transmis cet ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala "kuli washrobi wa 'aynan" kuli, ishrabi 'aynan, mange, bois et sois rassuré et tranquille, sois rassuré et tranquille. Très bien. Euh, donc on a vu jusqu'ici euh, des alamates, des marques pour reconnaître le, le verbe. On a vu qad, wa vu wa wa Maintenant, on va passer à euh, al-fil. J'espère qu'il reste encore euh, du temps pour réaliser cela. Euh, euh, euh, euh, pardon, à al-harf. WALHARFU MA LA YASLACHU MAĞAHU DALILU LISMI WALA DALILU LFIĂL Le qu'il qui nous a pour l'ISM, pour connaître l'ASMA, et pour connaître l ne va pas servir avec l'HARF. Donc l'HARF est celui qui n'accepte ni la marque du nom ni celle du verbe. Les grammariens disent que sa marque est négative, ADAMIYA, négative. Il a, défini par, euh, il a défini le harf par la négation Il a dit, Ni ceci Ni ceci ne peut servir avec le harf Donc tu vas reconnaître le harf S'il n'accepte ni le hein, Ni euh, les marques aussi du verbe hein, mais On ne peut pas dire hein, Si on, donc, euh, on trouve cela On va dire ça c'est le harf Puisqu'il n'accepte pas les marques ni du verbe hein, Ni de, de l'ism Donc on va reconnaître cela Donc ils disent Donc Donc, sa marque, elle est négative. Pour sa faiblesse. Hein, parce que c'est un terme tellement précaire et tellement faible dans la langue. Au point qu'il n'a pas donc, vraiment une euh, présence hein, euh, comme « al-ism » avec ses caractéristiques et ainsi de suite. Il n'accepte rien parmi les marques de « al-ism » le nom, ni parmi celles de « le verbe. Hein, Par exemple, prenons le le harf qui est hal. Il n'accepte pas la marque de l'ism qui est hal par exemple. Il n'accepte pas hal. On ne peut pas dire hal hal. D'accord On ne peut pas le dire. Et il n'accepte pas Il n'accepte pas la marque du verbe. Comme les marques que sont, comme on a vu, qad, wa sini, wa sofa, wa bien sûr aussi. Donc on ne dit pas qad hal. On ne dit pas sa hal. On ne dit pas sa oufa D'accord On ne dit pas, ne dit pas comme, comme ça. Plutôt, on peut inverser. Faites attention à cela. hal sa hal. Juste après, on peut euh, recevoir. Euh, peut, donc, euh, on peut avoir sin après hal. Mais non pas avant. hal sa oufa hal. Fait l'amil par exemple. Hal قد dit hal Avez transmis? Avez transmis? donc là, on peut trouver cette formulation. Mais la première formulation, c'est-à-dire Qad, ne peut pas apparaître avant al harf. Ne peut pas apparaître avant al harf. Bref. Ceux qui n'acceptent ni la marque du nom ni celle du verbe, euh, on dit c'est al harf. Et parmi les exemples de al harf, bien sûr, ce qu'il nous a euh, dit tout à l'heure, Amin oui, oui, oui. wa ilah wa an wa ala wa ila akhir et al Hariri, oui. raihim Allah, fi mulh al Arab ila di wa al harf, mais il n'est pas là une alama. ala qawli sakun alama. C'est à dire alama en cette chose, en ce, en ce petit détail. C'est à dire tu, tu seras un érudit Euh, par cette chose hein, que tu reconnais les les, les, euh, <coughs> les très bien après ce premier bebe qu'on a traité ici on va euh, avoir la semaine prochaine le bebe l'Irab mais concernant ce bebe qu'on vient de voir j'ai consigné quelques autres remarques qu'on peut lire rapidement euh, le nom peut être fort en tant que tel c'est-à-dire un nom c'est-à-dire <mverständ> à part entière, un nom on dit il est c'est le cas des noms des choses et des noms qui sont des masadir par exemple c'est c'est c'est un اسم Il reçoit alamat l'ism, i ainsi de suite. Mais lorsqu'on dit par exemple, lorsqu'on dit, ad-dakhilu ila al-qa'ati, rażulun a'rifu. Ad-dakhilu, c'est un ism. Mais il n'est pas fort dans l'ismia. Il n'est pas fort dans l'ismia. On reconnaît cela par un critère qu'on peut lui appliquer. C'est qu'on peut le transformer, celui-là, on peut le transformer par al-morsul, al-ladi. Al-ladi, yadkhilu ila al-qa'ati. رجل أعرفه، لكن لا يمكننا أن نفعل الشيء نفسه الكتاب يمكننا أن نقول الله يكتب مثلاً، صحيح؟ دكتور، يمكننا أن نقول لكن لا يمكننا أن نقول المصدر أو اسم العين. اسم العين هو أسماء الزوات، أسماء الأشياء، الع... يعني الزوات. كتاب، قلم، دار، كل هذه أسماء قوية. مصدر مثل Zahab, c'est maszdar. C'est la source. Traduction littérale c'est la source. C'est la source. C'est maszdar. D'accord? Euh, c'est kawidon al-ismiyah. D'accord? C'est pas comme lorsqu'on dit al-dakil, al-qadim. D'accord? C'est pas kawidon al-ismiyah. D'accord? Mm. Faites attention à cela. <coughs> Deuxième remarque. Il faut s'assurer que harf al-khafd introduit réellement le nom. Hein? parce que parfois il y a un écart entre harf al-khafd et son nom d'accord lorsqu'on dit par exemple mahiya ni'ma walad d'accord lorsqu'un arabe il a dit pour la fille il a été, on lui a annoncé qu'il qu vient d'avoir une fille il a dit mahiya bin ni'ma walad ni'ma ici elle a reçu elle va, mais cela ne veut pas dire que ni'ma c'est un ism ma hiya bi walad Ma hiya bi ni'ma walad Ni'ma c'est pas un ism Ni'ma c'est un fi'l Comme on va voir On va voir ce, ce, ce fi'l Parce que ni'ma wa bi'sa Wa sa'a wa habbaza Ca fait des, des verbes à part Qu'on va voir aussi dans la grammaire hein? Mais ici Ma hiya bi ni'ma walad Al takdir C'est-à-dire, si on, on, on revient à, à l'ordre de la phrase, l'ordre réel de la phrase, c'est ⁇ Mais il y a ⁇ C'est-à-dire, ce n'est pas un enfant duquel je peux dire ⁇ C'est un bon enfant ⁇ que cette nouvelle me réjouit. C'est ce qu'il voulait dire. Et ça, c'est un sens qui, qui est mauvais en, en, en, en islam, bien sûr. Et donc là, il s'agit d'un nifrah aydan bil -walad. Kama arsadae dla tego al islam Allah, a Allah, Allah, subhanahu wa a Allah, a Allah, a Allah, a Allah, de Allah, a Allah, de Allah, a Allah, de ne pas Allah, a a a Il y a donc des hadiths concernant celui qui aura deux filles ou qui aura trois filles et qui va les éduquer. Ah, qu'est-ce que Il y a le nord. vont le faire entrer au paradis bi ta'ala. Donc là, euh, ni'ma n'est pas un ism. Même si ici il a reçu le ba', c'est parce qu'il y a un fassel. Il y a un écart. En réalité, mais il y a des waladins à D'accord Lorsqu'on a parlé aussi de Assin et Saufa, ils n'introduisent que Al-Mudari', ça ou Safir, hein, c'est proche, ou Saufa ou Safir, quand c'est lointain, et n'introduisent pas Al-Madi, ni Al-Amr. Assin et Saufa, gardez cela, que ça va avec Al-Mudari', ça ou Safir, ça, d'accord Aussi, c'est Al-Ta'ni de ne reste pas Sakina, bien sûr, on a tout à l'heure vu cela. Et lorsque il y a un deuxième soukoun on va on doit faire le kasra comme قالت الاعراب امنا l'asl qalat al a'rab qalat al a'rab parce que c'est suivi d'un d'un autre soukoun qalat imra'atu aziz qalat imra'atu al aziz qalti mksur on va refaire le khabt parce que y a soukoun juste après dans le nom qui qui va suivre qalat imra'atu aziz Il y a une chose que je voulais mentionner aussi tout à l'heure concernant un verbe qui apparaît dans le Coran Karim. On, y, on, on lit la an. Ça, c'est un verbe. Et à la fin, on lit un elif avec deux traits. Avec deux traits, c'est comme tanwine. Mm -hmm. Mais ceci n'est pas un tenwin On a vu que l'Ism, parmi ces marques, on le déchiffre par tanwine. Ça, c'est un fi'l. Même s'il y a ici quelque chose qui ressemble à tanwine, ce n'est pas tanwine. Qu'est-ce que les savants disent à propos de ce fi'l Il lis il a reçu quoi? Hein? Il a reçu nun at-tawkid al-khafifa. Il a reçu nun at-tawkid al-khafifa. Ah, la nasfa'an, c'est ça c'est un tawkid. ça C'est l'insistance. Ça c'est le sens de mettre l'accent sur quelque chose. C'est pour mettre l'accent sur la chose, la nasfa'an bin nasiya Il y a l'âme qui fait qui donne le sens de tokwid et il y a ici nun at-tawkid al-khafifa. Et quand on, quand on est venu la transcrire, mm. euh, on, on, on la transcrit, donc les, les gens de science, ils la transcrivent avec un alif, avec deux traits. Mais ce n'est pas un alif de, mm. de Il ne faut pas la confondre avec euh, D'accord Il ne faut pas donc euh, dire, oui, il y a un verbe dans le Coran Karim avec Attenouin. Mm. D'accord Donc non, donc, les gens de science, ils ont dit. Ça c'est pas un tenouin, ça c'est mon taoukid al-khafifa. Et lorsqu'on l'a transcrit, on l'a transcrit avec un elif, avec deux traits. De même, lorsque le verbe reçoit al-kasra, pour éviter une, euh, un second, comme on vient de voir aussi, l'am yakuni laddi na min minahli al-kitabi wal al-mushrikin. L'am yakuni, l'am yakuni laddi kafarou. Ça c'est un verbe qui a reçu al-khafd. Al-asl'am yakun. C'est Majzum, mm. Yakun. Mm. Hein? Mais puisqu'il y a eu un autre second, juste après al il y a un second. Donc on a mm. fait mm. Al-Khafd pour euh, celui qui a précédé. Mm. Yakun kitab Donc là, euh, il ne faut pas se hâter pour dire que c'est un ism. D'accord? Euh, en principe, le verbe est Majzum, mm. hein? par Lem. Mm. Et son second a changé en une kasra. Voilà donc euh, c'est la fin de ce premier dar, cette première introduction qu'on vient de voir avec Maitl euh, al et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister euh, et de nous soutenir et de nous donner la réussite et la persistance et la persévérance euh, sur cela pour continuer dans ce chantier aussi de la langue arabe inshallah ou ta'ala pour, euh, pour Donc uh, assimiler uh, ces ces règles et ces choses avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala